Sur la terre, la vie était très paisible Les hommes de tous les continents Vivaient en toute liberté Il n'y avait pas d'argent Ils avaient tout de la nature Ils nourrissaient des de végétaux De la pêche de produits de chasse C'était l'époque primitive Et l'argent n'avait pas d'importance Le vieux temps de la belle époque Potem za yeah Pourquoi n'aventure tu d'autres en prison, les malheureux au tout le monde t'aime tout le monde t'adore, et malgré cet amour, tu as de l'injustice, tu rends les riches, tu laisses les autres pauvres, on a beau t'aimer, tu as des préférés, tu rends les uns les autres misérables. Dun dun, dun. <laughs>